Quelles sont les dispositions de l'intention L'intention est l'intégrité, et elle est nécessaire avant chaque travail, et sa place est le cœur, et nous ne lui parlons pas.